M'has comit, un mes, mes, mes, mes, elle mes comit, un mes, mes, 0-2-38-43-48-00 Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente, pour votre plaisir.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 L'ouverture de la boulangerie artisanale L'Atelier Papille a fleuri les Omerais. Vous cherchez du pain de qualité La boulangerie artisanale L'Atelier Papille s'installe à Fleury les omerais Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'Atelier Papille des pains de qualité, faits maison à base de farines 100% françaises et des viennoiseries croustillantes de l'offre, 4 baguettes pour seulement 3 euros, l'atelier Papille c'est aussi une restauration gourmande et variée savourez nos plats chauds, sandwichs salades fraîches ou pizza l'atelier Papille au 73 rue André-Dosso sur la nationale 20 à Fleury-les-Aubrais en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot ouvert tous les jours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 Location de chauffeur avec 100 voitures, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. simplifiez vous la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international.orange.fr Par téléphone au 0238.com 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Con RPG International, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02 79, ou por e-mail rpg.international@orange.fr. Faz o um mais no nosso site www.rpg-international.fr Calinete Nettoyage, 117 route nationale 45140 140 Ingrés, 0238 22 08 57. Mail, acueil, arrobas, calinete.fr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 La radio Appel le 02 38 43 48 00. Descoberta. A 96.2 de França Orléans para todo o mundo em www.radiodrasoarceniel.fm. Descobertas. Descobertas A melhor música de baile está aqui Minha vizinha só pensa na dieta e nunca come nada para não engordar não come carne, não toca no chouriço e fez um juramento Fins demà! I'll see go. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h10 sur Radio Arc-en-Ciel et oui, comme tous les vendredis, on se retrouve pour l'émission de Discouvertes et vous êtes avec Manu. Nous sommes le vendredi 15 décembre et oui, on est à 10 jours de Noël. Voilà, j'espère que vous avez déjà tout acheté, tout préparé, mais il vous reste encore 10 jours pour régler ce petit problème. Oui, comme d'habitude vous pouvez nous écouter sur le 96.2 fm mais vous pouvez aussi nous suivre et nous écouter sur euh, sur le site net sur le net quoi, sur www.radiotirarc-en-ciel.fr. tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur leur lieu de travail, dans leur voiture ou chez eux, surtout ne changez rien. Continuez comme ça. bien sûr, si vous vous laissez un petit mot à l'antenne pour parler justement de vos fêtes de Noël, vous pouvez le faire au 02-38-43-48-00. Et on commence tout de suite avec justement une chanson de Noël, c'est Elvio Santiago et au Alexandre Faria, message de Natal. i tot arribar. C'était Elvis Santiago et Alexandre Ferri Un message de Natal Et on continue avec une chanson que, que j'adore Qui s'appelle alors L'artiste c'est Luis Cardoso Et je la dédie à mon ami euh, Alberto Que j'ai vu il y a pas longtemps Et je pense même que je l'ai vu tout à l'heure Il est sur un toit Donc voilà je dédie cette chanson à mon ami Alberto Et je lui dis un green abrazo que das suas porradas Há que as suas porradas não querem Mas que seria xoçó dam curaça m'herdam curaça Gosto das suas porradas Há quem as suas porradas Não quer que seria um homem Neste mundo Sem a porrada de uma mulher Um dia a minha Mulher se enervou Pregou-me uma Grande porrada Mas como eu sou o homem De bom caráter Disse para ela Mulher estás perdoada Quando a mulher digo sempre pra minha dan furada de teu cais to chão dan furada mulher dan furada dan furadas mas com jeitinho quanto mais furada vermel mais aumentas o meu carinho dan furada mulher dan furada dan furadas com calma e a Shop Shop E vamos continuar a ver que Eduardo Santa Ana shop, shop Estava sentado no bar Mais uma noite a esperar ela trocasse o seu olhar comigo brinda mais uma vez Já duas um ou três Mas do seu lado nem o sol surgiu. Já a buscar, e a chamei, da pintura da tua bichica e carto merda chama da minha mente para dentro -me cara era um pulo e valeu mere parece que ela entrou em nome qualquer do dia e quando subiu forte o batuque entrou deixando mesmo que eu estava a pensar cela se via sentado aqui no meu campo deram um top que só só Shot, shot, e se te disser vai eu pedir outra rodada e mais um shot. Shot, shot. Shot, shot. E quando encontro o que quero, shot. mais shot, shot. Temos para melhor, shot. É o shot, shot. vai fumar na noite escura, يلا trocas sensolar comigo, mais uma vez, já eram duas ou três, mas do seu lado nem um só sorriso, já vejo que tu arriscas, e a carne nem te chama, la lumbe minha ficar, era um de amor, parece que ela disto, tenta o enorme com aquele e no El havia sentar aqui e no meu copo deram um toque Que chove, chove Que chove, chove E se disse me eu pedir Outra rodada e mais um shot Que chove, chove Que chove, chove E quando a coisa tiver toque Vamos ter mais chove, chove Vamos tentar se para o meu lado shop, shop, shop, shop. Acabar o chove, chove Chove, sentada aqui no meu copo dera um toque yeah shop shop yeah shop shop disse dizer veio tirou trago da demais um shot yeah shop shop yeah shop shop e quanto a concerto vivendo bem eduardo santa anna shop, shop. Et on va poursuivre avec Zéamar Zé qui sera justement le 3 février à saint Jean de, à la salle de montition de Saint-Jean-de-Blanc donc réservez cette date et surtout venez réserver vos billets venez acheter vos billets euh, directement à la radio 266 il faut pour baigner sur place c'est 20 euros et si vous achetez avant c'est 15 euros ah, donc n'hésitez pas venez euh, au studio de la radio Arc-en-Ciel pour les acheter et ça peut être aussi un cadeau de Noël on écoute justement Zamar Casigna Blanche et on en reparle juste après après parce que j'ai un petit invité là il va se présenter oh, placer, casinha branca Sou davido aqui Essa ingratidão Sou davido Meu coração aqui Essa ingratidão Sou As lágrimas lavam meu rosto ao contemplar Pelos cão sobres de velas davam luz às noite Sem portas e sem janelas, que triste está A Cina de negra saudade standing in the aqui de negra saudade Et eh oui, c'était Zamar, Casinha branca. Et donc là, j'ai un invité justement qui est là ce qui nous rejoint dans le studio et qui va nous parler justement de C'est un invité habituel quoi. Voilà, donc vous l'avez tous reconnu, c'est bien sûr c'est Lionel qui va nous parler justement de, de cet événement que Radar Conseil organise le, le 3 février. Donc avec la venue de Zé et je crois que c'est la deuxième fois qu'il vient sur Orléans. Oui, il est venu il y a une dizaine d'années, 8-10 oui, ans. Oui, déjà, c'était déjà à Radio Arc-en-Ciel qu'il avait fait venir, elle était tout au début. Il était de... moins connu que maintenant. Il était encore moins il connu. Il fait pas les mêmes shows qu'il fait maintenant, parce que maintenant il a un show de cow-boy. C'est euh... vraiment, ouais, c'est fantastique ce qu'il fait, moi je l'ai vu il y, de, oui, il y a un an et demi. Donc euh, là, il faut savoir aussi qu'il vient Orléans, il a, avec toute son équipe. Hein c'est vraiment du il y a 18 euh, je crois que c'est dix personnes qui sont dans le spectacle qui se euh... sur le podium hein, mais... non, voilà. euh... Pas que sur le podium mais, mais pour l'accompagner il y a à peu près 18 personnes et aussi c'est quelqu'un que je veux dire donc euh, alors, inhabituel je pense parce que s'il fait comme il y fait d'habitude je crois que c'est deux heures de spectacle. Oui, c'est prévu à peu près... Euh... C'est à peu près deux heures. Après, donc... ça dépend du public. C'est le public qui pousse l'artiste. Alors, le Parce... public, justement, parlons-en, c'est que actuellement nous avons les, les, les billets qui sont déjà en prévent depuis un bon petit mois, quoi. Et puis, c'est un, une comme tu disais juste avant, c'est une idée de cadeau pour Noël. Ça peut être un cadeau pour Noël. En plus, vous les avez un peu moins chers. Alors, voilà. Si vous anticipez le jour euh, du spectacle, c'est le... le, le... Le 3, le, 3, le 3 février de 2024 si vous les achetez sur place le jour même c'est 20 euros et si vous venez les, les acheter à la radio c'est 15 euros euh, ça, 5 euros de, de remise pas on mal. devrait même pas trop faire de pub sur ça on devrait pas mais... faire de, de pub exactement bon. mais donc voilà pour vous dire que ça peut être voilà comme dit Lionel ça peut être un cadeau de pour vos parents qui aiment bien ou vos enfants ou un ami ouais. hein, euh... et j'ai même une personne que j'ai rencontré hier qui m'a dit si je pouvais lui prendre 10 places 10 places euh... Bah disons il y en a déjà pas ah, mal il y en a déjà vendus. pas mal de... non, mais je veux dire quand ils partent les gens quand ils prennent c'est pas une ou deux c'est ils en prennent pour, pratiquement pour la famille ou les amis quoi. Oui il y en a de grands c'est plus que... convivial hein. Alors je... c'est vrai que le prix change un petit peu de nos habitudes par rapport à avant mais C'est pas le même concert. C'est pas le même pas mais on m'a dit que c'était pas cher. Honnêtement, c'est pas cher, 15 euros pour aller voir un chanteur comme, comme lui. C'est 20 €. C'est 20 €, voilà, c'est 20 euros, excusez-nous, c'est 20 euros, voilà, 20 euros, 20 euros <rire> si vous achetez sur place, attention hein, Et 15 euros si vous les achetez si vous les réservez, réservez. acheter en prévente. Et en prévente bien sûr, je crois qu'il y a un site. Il a le site internet. Il y a le site internet je... cancieliota@gmail.com ou alors euh, il y a Je crois qu'il y a un autre site aussi. Il y a un autre site, un autre site, ouais, qui, un autre est... site qui qui est... je l'ai pas là mais bon, les si vous... vous avez si vous allez sur le site Radio Acadien, vous allez ça va vous guider puis euh... voilà. Mais les gens qui sont dans le coin passez à radio arc-en-ciel. Vous avez quelqu'un qui est présent. Il a toujours notre secrétaire qui est là, hein, du ne lundi au vendredi. De voilà. 9h à 9h, 9h midi et 14h, 17h. Et le vendredi, par contre, elle commence qu'à 15h, parce qu'elle est là, par contre, jusqu'à 18h. Et même nous, après, on est là. Donc, le, le vendredi, euh, voilà, jusqu'à 19h, il y' a pas de problème. Le samedi matin, souvent, il y a Christine. Et sinon, vous envoyez un petit mail, ceux qui habitent plus loin, un petit mail que vous désirez tant de billets. Vous envoyez la... Faites Alors, la transaction et puis nous on vous envoie les billets voilà. ou vous appelez carrément notre secrétaire oui, voilà vous l'appelez au 02 38 43 50 09 et elle va vous dire comment procéder pour avoir les Bien. billets parcourir. parce qu'il y a déjà des gens de Paris qui ont pris des billets oui, oui y a des oh, je crois que j'ai vu de Lyon aussi des gens de Lyon je crois j'ai vu, je crois, je, je peux pas me tromper mais je crois que j'ai eu un mail de personnes de Lyon qui ont réservé, justement, qu'il fallait qu'on leur envoie les billets oh, oh, la, la salle, elle, elle est limitée hein. alors, c'est ce que je disais à une personne que j'ai vu quand nous on va atteindre le quota on arrêtera les ventes alors, parce que, bon, voilà, la salle elle limite à un certain nombre de personnes pour l'instant on est loin encore hein. ouais mais ça ça ça commence fait quoi, un mois qu'on a mis en, en vente et je Bon. Parce que nos éditeurs, ils aiment bien le jour même. Ouais, voilà, la dernière là, semaine, tout ça. Là, c'est une manière aussi de changer des mentalités. Voilà. Et aussi, alors, et y a, on m'a parlé des tables. Bien sûr, vous pouvez par contre, le jour où vous venez chercher vos billets, vous pouvez réserver les tables vous, vous ah, les il y en payez. aura un petit peu moins ce il y en aura un petit peu moins parce que nous a demandé à vu le monde qui aura de nous mettre de mettre un peu moins de tas pour faire une, une, une, une piste un peu plus grande donc il y aura un petit peu moins de tables donc du coup n'hésitez pas quand vous venez cherchez vous Mais payez il y, aura, hein, il, y il y en aura prenez aussi vos tables donc voilà euh, que dire de plus alors bien sûr l'entrée à partir de 20h restauration sur place c'est gratuit les... jusqu'à 10 ans, hein, faut le dire. Ouais, jusqu'à jusqu à, à partir de 10 ans, c'est payant. payant. Voilà. Et on nous pose est-ce qu'il y a à manger Bien sûr, il y a à manger. Ah, comme d'habitude, comme d'habitude et je pense que c'est même plus que voilà, c'est il y a ce qu'il faut les planchas, les les planchas, euh, moelleuses, les euh, euh, euh, bif bifanes, aussi. il y a Non non, il y, sandwich, de... il y ce qu'il faut. Donc il y a il, y a, il y a ce qu'il faut donc vous pouvez venir de bonne heure hein, à partir de 20h les portes sont ouvertes. Euh curage curage c'est un artiste qui est connu mondialement parce qu'il fait là actuellement il est aux États-Unis il, il tourne pendant 15 mm. jours et je crois que c'est une quinzaine de jours qui il est aux États-Unis donc il de... je, il a il a un carnet de, de bien rempli ça, je voilà je, je doute pas là-dessus c'est quelqu'un qui est très et, très demandé et sincèrement on a de la chance de l'avoir avec ses musiciens à Orléans parce que c est, c est... voilà ça a été ça a pas été facile donc c'est alors c'est un on fait un essai là c'est une nouvelle, nouvelle l'organisation pour ce genre d'artiste parce que bien sûr euh, 17 personnes 17 18 personnes euh, voilà c'est c'est un coût les payer voilà <rire> c'est un coût tout ça bah écoutez on, on va essayer on va voir ce que ça donne on va voir si vous êtes présent si vous répondez bien à notre appel c'est tout ça dépend de voilà euh... c'est un concert avec plus de classe plus de bah ça va briller plus dans le podium parce qu'il y a les musiciens, un artiste quand il est avec sa bande, avec sa bande son, il ne peut pas faire les mêmes choses que quand il a les musiciens, il peut changer de musique, il peut répéter ça en live du direct hein, peu... voilà, ça sera du direct, bien sûr, ça sera pas du playback, ça sera vraiment du direct. On m'a posé la question aussi, on m'a dit est-ce qu'il y a un avant-bal après Oui, on a ah oui. alors apparemment, je ne sais pas si je peux encore le dire mais j'ai vu, on va avoir euh, voilà, il y a quelqu'un qui animera avant et après justement on va peut-être changer ça sera peut-être pas à l'orchestre parce que on, euh... on a on a quelqu'un là après bon je ne veux pas trop en parler mais bon on vous en parlera dans les jours qui viennent mais rassurez-vous bien sûr qu'il y aura un bal hein. Euh, avant lui il y aura quelqu'un pour faire le bal pour et après lui bien sûr quelqu'un pour faire, euh, vous comme faire danser comme d'habitude ça ça, ça, ça change voilà. il n'y a voilà. qu'un spectacle qui change ça va être un c'est un, un peu plus grandiose c'est un voilà. spectacle un peu plus grandiose et donc je voilà voilà pour ceux qui aiment ce chanteur moi personnellement Oui, j'avoue, j'aime bien comme chanteur. Oui, euh c'est c'est une qui s'entraîne, c'est s'entraîne même lui la personne, c'est quelqu'un de simple, ah c'est quelqu'un d'extraordinaire, mmh. c'est une gentillesse. Euh... <rire> Tout à fait et il a pas il n'a de... pas la grosse tête. Non, voilà, par rapport il y a, comme tu dis il y a 10 ans qu'on l'a rencontré quand il a il a fait ses débuts et aujourd'hui, c'est c'est resté la même personne. En plus depuis qu'il a été malade, il, là, a il, a il a été vraiment malade. malade ouais, ouais, il a été euh, vraiment malade et, il... et je trouve que ça la ça gît il, a, il i li de... Alors, il est peut-être plus voilà, bien sûr vous savez quand vous êtes quand vous frôlez la mort, je pense que ça vous fait réfléchir quoi. Et vous prenez le temps de vivre voilà, bien. vous prenez après ça change ça change tout je pense. Donc pour vous dire que voilà, c'est un très bon chanteur donc le, une bonne solution pour si vous n'avez pas encore payer acheter le cadeau de Noël à vos enfants ou les enfants aux parents, Au c'est une par an, ça pète un, voilà, ça peut être un cadeau de Noël tout à fait. Donc je vous dis en prévente, c'est 15 euros, et sur place, c'est 20 euros on peut même vous faire une belle petite enveloppe s'il faut <rire> avec ah oui, du papier ruban tout ça comme cadeau la secrétaire s'occupera de ça il n'y a pas de souci il suffit de demander voilà on va poursuivre un petit peu hein. on en reparlera peut-être pendant l'émission on va continuer justement avec un autre chanteur que j'aime bien aussi c'est Eugenie Abreu Venka Païchant, c'est comme ça qu'on dit C'est une nouvelle ouais, ouais, le... voilà, c'est un de ses derniers euh, titres tout ça. Euh, oui, voilà. qui est venu aussi sur euh... Qui est venu aussi sur Orléans, il y a Toi hazard dans d'Assay, il y a Ouais, 100, ouais. 450. Juste avant Covid, ouais, c'était juste avant Covid, voilà. Ouais. Depuis je le revois aussi pendant les vacances, euh, ce paraît cette sur le même ouais, un spectacle assez animé qui fait ouais, euh... ouais, voilà. Et toutes les chansons qui sortent, je voilà, je trouve que c'est des belles chansons, c'est entraînant. comme des les jeunes ouais, ouais, alors, je suis voilà, je suis pas un grand grand fan de la musique comme ça. Mais je... De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Que... Donc, on écoute Johnny Abreu, Vinka Pachon. Vine prantar como disse Como as tu lindas pressa estão Eu deixei o meu carro parado à frente de casa E pensei para falar com minha parceira pensei como diz de mulher que uma frase Jamais apanhei nesta cidade de segredos e persigo como ter um carro sempre parado Vem onde tem... Comprei-me una Para andar na rua, na praça Ela vai para todo lado Comprei-me una trotinet com a Lisette Eu ando rua acima, rua abaixo com ela comprei uma una trotinet Para andar com a Lisette A coisa que mais adoro É andar montado nela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 A quem te queres dar Não deixes que eu saiba Da tua intimidade Só espero que seja feliz assim Eu fico com o passado Lembranças e sonhos de tu intimidad Só espero que sejas feliz a Eu queria acreditar que cada manhã enfrento o mesmo livro de encantar olharem e volventes de sorriso tentado tua vocação por mais que eu sou a mulher que amou há em que ser meu não posso fazer o corpo no danço tortoso cada quer provar há que ser eu favorita então roba ele um beijo por ter cara bonita ao chegar o cara em boa e eu caí em eu pinbei muitos anos de canções que jamais mais esquecerais tu queres festa boa chamo a se tu queres festa boa chamo a lua se tu queres festa boa chamo a lua se tu queres festa boa chamo a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 se boa chama maior tu quem fez te boa chama maior boa chama maior se tu maior se tu quem fez te se tu quem boa chama maior sou louco fazer o que ele fez eu esqueci calculado com perícia aceitar fosse quem fosse deu essa rolê só crashing down tu que não superem numa no peita sem direito me sem ter razão mas voltei atrás do que planezei quando vi ele e ela frente, frente no salão tanto boteco na cidade por fui lado naquele Gràcies a Adriana Lua, a més a meu lado. I on poursui avec una sonora de Noël, Magda Gaeta, Irene Costa, Karine et Tanya. Bon Tala. on va poursuivre avec une chanson qui a été demandée de Jérôme pour sa maman et pour l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et la chanson c'est de Georges Freire Allo euh, non, oui, Hola Meu Monino donc on écoute Georges Freire et ça a été demandé de Jérôme pour sa maman et toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel chanson de Noël. Bien sûr, c'est pas une chanson qui date d'aujourd'hui, mais c'est une très belle chanson. Et c'était demandé de Giron pour sa maman et toute l'équipe de Radar ciel Donc j'en profite pour lui souhaiter un bon week-end. Et on poursuit avec Marc Paul, Casa Amarela. On écoute Marc Paul. Yoyou aquí. Okay. Pela 10 vez estou passando na frente da casa amarela. Se algum vizinho me denunciar com o pé dela. De ex-namorada agora eu estou virando suspeito. Olha o meu desespero. Estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar. O meu problema é mesmo, eu tô sofrendo, não estou querendo roubar, mas diz uma coisa.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 jo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 le eh show d'un mois que carro preto busca meu amor agora acabou et oui Marc Pau cause amarela et là on va rendre un petit hommage à à Linda de Souza qui nous a quitté ça va faire un an bientôt donc voilà un petit hommage à, à Linda da Souza l'étrangère elle s'attendrait c'est ses sa collègues Elle ose dire qu'elle en est fière l'étrangère elle a gardé une carte postale de son village de Portugal elle a des souvenirs qui font mal l'étrangère Bien sûr elle a changé de vie quand elle est arrivée ici elle n'avait pas un soleil l'étrangère! Le à Paris, elle aime les jambes de ses baies et de faux amélodies populaires. Elle chante avec le soleil dans la voie. Elle chante des amours inexistes par. Elle chante Elle a chanté, tous ce galdis, tous ce gales trois. Dans le son côté de la frontière, elle n'a jamais connu l'hiver, elle c'est l'abri de la misère, l'étrangère. Elle n'a rien oublié de ceux qui chantent avec les larmes aux yeux, alors elle est restée pour eux. Là le pire. dans la foi l'univers elle a consoulé dans la mer l'étrangère et la peur de se dire je elle est comme carte dans mon ciel elle de bohème l'étrangère elle me souffle un vieux parfum c'est un volcan c'est la passion c'est la douceur de ne penser le pour toi étrangère que ocupats colir Ella, ella, ella, yo me lía, yo me lía, ella me lía. Ir a trilhas tão boas Vou me o meu lar onde posso me amar Todos os anos vivi procurando Pequenas lembranças do meu futuro Não importa o tempo que passa Eu hei de voltar Sou imigrante À madeira de ilhas tão boas vou o meu lar Onde posso me amar Todos os anos vivi procurando Pequenas lembranças do meu Portugal Não importa o tempo que passo Eu hei voltar Sou imigrante Espetou-te no cervo, te dizer, fica tempo lá para tentar na rato a cuiish. Eu não sou, perdilha. 18h36 Center. Olha para mim. sempre de mim qualquer passo amor like the angels should be sempre vigilantes and the sun it caminho Cada vez que se aproxima uma estrada em tanto like me acontece porque o meu ansio assim não mas cada instante rank another me acontece porque o meu anjo olha por mim enterrei da fé e todo os meus passos olha por mim eu me és a Mònica Sintra, olia per a mi. I on poursuit amb Robert Calves. C'est une ancienne chanson, Caminheiro. Todo dia, quando eu pego a estrada... Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e um jeito de espantar a solidão Se de dia eu ando mais veloz e à noite Todos os faróis iluminando a escuridão Eu sei Andando com cuidado, não me arrisco na bancada. Eu sei Todo dia nessa estrada. No volante eu penso nela, já tentei não parar só que o um coração não e um e já rodeio meu país inteiro como um bom caminhoneiro peguei chuva e serração quando chove o limpador desliza vai e vem no parabrisa e bate igual meu coração doce do seu beijo óleo cheio de desejo seu retrato no painel é no acostamento dos seus braços que eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel doce day Quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olho o horizonte vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Tem sempre razão, nós mesmo assim o gosto dela. Ela é mas eu gosto dela. Ela é mandona, mas eu dela. muito, mas eu gosto dela. Ela não é finito, não, mas mesmo assim eu gosto dela. Eu gosto dela ela acha que tem sempre razão mas mesmo assim eu gosto dela ela éna mas eu gosto dela vai é muito mas eu gosto dela ela não é não mas mesmo assim eu gosto dela eu isso Eduardo Santa Ana eu gosto dela e não corão vá eu vou notre invité euh, Lionel, mon invité qui, qui est là, je mon invité, il est là tous les vendredis avec moi, donc, euh, alors j'avais pas mis le bon micro, <rire> donc voilà Lionel qui est là pour parler un petit peu de justement de, de cette soirée, cet événement que Radio Arconsiel organise, donc euh, le 3 février, hein, ça approche, c'est bientôt, c'est dans moins de deux de mois hein, je pense, ouais. Et Donc, nous, pratiquement, tout est bouclé, à part quelques sponsors qui nous manquent encore. Oui, bien sûr, voilà. Tous... Vous avez une entreprise. Hein, et... Donc voilà, tous ceux qui veulent sponsoriser euh, voilà ce bal peuvent le faire. Hein. Ils peuvent très bien nous bah, venir à la radio nous appeler hein, au 02 38 43 50 09. Et on se fera un plaisir de leur répondre. Donc, euh, pour ce bal et même pour les autres bal. Hein, à savoir que Radio-Eurcranciel organise trois bal dans l'année. Novembre, février et avril Et bien Plus sûr ça, la fête de la Saint-Jean euh... Qui est au mois de juillet Donc tous les sponsors Déjà on en profite pour remercier Déjà ceux qui nous aident déjà C'est grâce à eux que les gens Ils payent un peu moins cher C'est leur billet Mais voilà, ils payent déjà un peu grâce à eux parce que ça nous permet permet de diminuer le bah, le coût vu qu'on a des aides et aussi à savoir que sans eux on pourra pas voilà, on pourrait pas faire ce genre d'événement. Donc voilà. Et aussi c'est une euh, manière aussi de faire connaître son entreprise hein, parce que bah, une entreprise qui est pas connue, il n'y a, a pas de démarche pour euh, voilà, donc euh, alors être sponsor voilà, c'est bien sûr on vous fait une publicité audio, vous êtes dans les petits euh, dans, dans les, les flyers, dans, dans, dans, dans les flyers la... et surtout c'est voilà, vous, vous Vous apparaissez, bien sûr, qu'on fait les remerciements, tout ça, dans la pub audio. Donc voilà, le message est lancé à tous les, les sponsors. C'est toujours un petit cadeau. Voilà. Et puis, voilà c'est pour aider votre radio, parce que c'est votre radio. Euh, ça permet aussi de, de faire évo évoluer évoluer la radio comme on l'a fait dernièrement avec le changement de matériel. Euh, et les gens me disent ouais aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que le son, il est beaucoup mieux dans nos voitures, tout ça, même à la maison. Et oui, parce qu'on est passé on a du numérique. On a une ouais, table numérique euh... qui a été changée il y a un mois, un mois et demi. Et donc, voilà c'est tout ça bah, qui a plein d'avantages cette table hein, euh, elle a plein d'avantages toi tu peux nous en parler un peu plus hein oui voilà maintenant je pense que maintenant ça y est elle est rentrée dans les meurs de tous les animateurs ils me disent bah, elle est plus facile plus simple d'utilisation qu'avant alors savoir c'est une table qui est professionnelle beaucoup de radios que je vais pas citer ici ont cette cette table hein. après bien sûr c'est en fonction de la taille de la radio c'est plus, plus plus d'éléments mais pour nous celle-là elle est très bien parce qu'elle est facile d'utilisation il y a des radios qui ont la moitié de ce qu'on a et, voilà et elle est surtout modulable on peut très bien évoluer si un jour on a besoin de faire autre chose la piste plus, bah, de pistes, plus euh... tout à fait mais surtout alors c'est pour nos animateurs il nous remercie parce qu'elle est très très facile d'utilisation et nos auditeurs nous ont dit aussi c'est vrai que on a un son qui est plus net qui c'est très ça. très important. Donc voilà parce que on est passé on est passé de l'analogique au numérique. Et oui on et nous, on, on a cette chance d'avoir l'artiste dans un qui va venir le 3, 3 février et pour cela pour cela vous pouvez déjà acquérir vos billets hein. Le, voilà, les billets sont déjà en prévente alors ils sont prévents sur un, le site internet alors il ya un autre site mais on pourrait euh, d'ailleurs pas qu'on le demande parce' que je crois qu'il y a deux sites sur internet vous pouvez euh, aller sur radar site sécurisé oui bien sûr la réservation c'est au 02 38 43 50 09 ou alors sur le site internet c'est arc-en-ciel tout accroché Point .iota gmail.com Et puis là, vous avez plein d'informations euh, bon, sur voilà pour Donc il est euh, à savoir donc en prévente 15 euros et si vous achetez les billets le jour même, c'est 20 euros Donc okay. voilà, il y a pas voilà les calculs qui sont faits quoi, il y a pas <rire> donc venez déplacer vous ou faites acheter les sur internet. Ça peut être comme on disait tout à l'heure avec Lionel, ça peut être un cadeau de fin d'année pour vos enfants ou vos parents ou vos grands-parents. Donc euh, voilà, ça peut être servir aussi de, de cadeau. Puis il aimer il vient pas tout seul hein, il vient avec ses danseuses, avec ses musiciens. Musiciens, et... danseurs. Donc en fin de compte, je crois qu'ils sont 18 17 18 personnes. Alors pas tout sur la scène, bien sûr. Il y a les techniciens, il y a ceux qui montent le matériel, il a... puis il a tous les alors les ses danseuses habituelles, c'est ceux qui l'accompagnent habituellement, ils seront là. Donc à savoir et une partie de son scénario oui voilà tout ça et puis assis à savoir que voilà les portes sont On ouvre les portes à partir de 20h les gens qui veulent venir manger sur place ils peuvent parce qu'il y a de quoi se restaurer alors Zé c'est quand même pour ceux qui connaissent pas la plupart de nos éditeurs ils connaissent c'est un artiste qui remplit les salles hein, et puis euh, il a fait les, les grandes salles du Portugal où je suis le port au Lisbo le super arena au port donc il a fait plein de plein de et... salles les grandes salles et puis actuellement je crois qu'il est aux états unis ouais. donc il fait des tournées euh, immenses non non moi j'étais le voir alors bien sûr c'était pendant les vacances il euh, y avait du monde à l'air libre ouais, ça. ouais à l'air libre mais c'est voilà c'est franchement ici je pense pas si on avait ça chez nous on pourra pas le mettre dans la salle tout ce monde là mais la, le genre de musique faut savoir qu'il y a le genre de c'est vraiment à la portugaise' mais... laerie un peu de de'âme brésilienne encore du donc euh, c'est un chanteur que j'apprécie beaucoup donc voilà et je cherche le nom de la musique brésilienne de euh... ah ne demande pas à moi mais <rire> voilà je sais que c'est voilà c'est un petit peu genre musique contré donc veux, je sais que beaucoup de gens aiment ce genre de musique Ça s'appelle uh, il est né uh, en Guimarães et à Guimarães en Portugal. Est du nord. Ouais, est du <laughs> nord-nord-tain. Et uh, il a il est né en 1973. Donc il a une cinquantaine d'années. Oui, il pas voilà, à savoir aussi qu'il est sorti d'une grande maladie, hein. il y a 3 4 ans, il était ça s'est passé même juste avant le Covid, je crois. Donc il a bien récupéré, il est bien remonté sur scène et voilà, et puis surtout c'est que c'est un battant, c'est un ouais. battant donc euh, voilà. Et puis euh, il, il a déjà moins une quinzaine, une vingtaine d'albums à, à son affectif. Hein. Chez nous, je me rappelle il était nus chez nous tout tes débuts c'est alors euh, au maillon de beige, c'est ça ouais. C'est un titre qu'il avait fait connaître pratiquement, c'était un maillon du gars je pense que ça fait une 10 12 ans qu'il était venu justement c'est Radeur Conseil qu'il avait fait venir justement alors au même endroit à Saint-Jean de Bland à la salle des fêtes mais là il était venu tout seul avec euh, sa... Il était tout seul là il était juste ouais ouais c'était comment qu'on appelle ça c'était du du playback non c'est non c'est ça c'est un playback euh... il, play il chante, mais avec la musique en playback voilà que là non non là c'est un orchestre qui l'accompagne ses musiciens ses danseurs qui sont là donc franchement ça vaut le coup c'est un grand spectacle et je pense que normalement c'est deux heures si je me trompe pas, minimum deux heures de spectacle ça... Ah bah, ça et c'est pas une heure comme d'habitude a... ces musiques sont assez rythmées pour danser pour mais il a aussi des belles balades hein. il a oui, des très sûr. belles balades et c'est une musique agréable à écouter et il y aura bien sûr il y aura une avant, une après hein. on aura aussi euh... on a aussi un alors je sais pas si c'est déjà finalisé mais il y aura quelqu'un pour faire le bal Euh, avant et après. Donc ne vous inquiétez pas parce qu'on a posé la question mais est-ce qu'il y aura aussi un ben bien sûr qu'il y aura. Oui, bah il y a le balage, ça pourrait pas Comme d'habitude, ne t'inquiète pas, il y aura, il y aura ce qu'il faut pour animer le bal et vous faire danser toute la nuit, voilà. Et il aura à la fin du spectacle, il va signer des, des autographes Alors, Je vois qu'il y a une ah, autre ça, invité, qui s'est invité hein Qui c'est invité Il va peut-être nous parler si on peut dire, si on a déjà finalisé le le qui... DJ. Le, le, je le, bah... Je m'avance un <rire> peu Lionel, il peut pas garder un secret <rire> Mais bon, avant nous en parler Bonjour Christine Ah, son micro, son micro, son ah, micro. Voilà, voilà. j'ai ouvert ce micro. Bonjour messieurs, bonjour ah, ça à, ça à tous manger, les hein. auditeurs. Ça m'a démangé parce que je vous écoutais de l'autre côté. côté. Je t'entends de l'autre côté. Mais t'arrives écoutais... au bon moment parce qu'on ne savait pas trop... Et justement, pour... je vous ai vu bon, bon, un petit bien, peu patiner. Je me suis dit, bon, allez, je vais les, les aider. Mmh, va. Oui, effectivement, c'est euh, David Mock qu'on a pu voir au panier du monde lorsque vous avez fait euh, effectivement le, un petit voyage euh, de découverte ou de un, tout simplement aller applaudir des euh, dix années de notre partenaire le panier du monde effectivement où il avait il y avait, il y avait, il y avait eu euh, beaucoup de monde Zemelio, Kost, et bien justement euh, je... <rire> je demande à tous les auditeurs de nos auditeurs et puis tout le public était présent mais pourquoi pas qu'il soit présent aussi à euh, Zermal ah oui ça serait euh, euh... Je, ça serait l'idéal j'ai eu un bon retour justement d'Oudabino que j'ai eu des gens qui ont qui ont beaucoup aimé ce, ce jeune justement, euh... justement est-ce que vous savez qui est réellement David Mante Alors de nom oui mais je ne connais pas je... très bien. Vous avez tous des réseaux sociaux. Oui, il a, pendant le Covid, il a fait plein de voilà. lives. Voilà, il faisait les lives, le mix du chantier. Et il a mis en place, donc euh, il a improvisé un... Comment dire un, Ah, c'est mieux, parce que j'avais un petit retour qui était pas bon, monsieur. Ouais, je suis te régler, le, je te règle. Je vois ça, c'est mieux, merci. C'est mieux, là, tu vas plus <rire> donc je disais effectivement David Moque que c'est celui qui a mis le mix du chantier en place pendant le Covid euh dans le garage de son papa et puis effectivement à la fin de, de, des chantiers bah, ils ont improvisé de, de, de bons moments de musique ils chantent très très bien ils passent de très bon euh, son c'est que arrive à passer des morceaux anciens il anime bien aussi. il anime c'est vivant Donc c'est lui qui fera la première partie. C'est pour ça que je suis ai en courant. Oui, avez... avant après. Le avant et l'après. et le après voilà. c'est tout neuf hein, ça vient juste de sortir. Vous savez c'est la... la première sur Orléans, David Mock et c'est aussi la première sur Orléans de voir Oze Amal avec Evan Da Complate. Ah oui, oh. on en a parlé tout à l'heure avec euh, Lionel, il était déjà venu dans ses débuts mais il était tout seul. Il était pas là, c'est vraiment euh, une exclusivité pour nous, on va dire ça. Mmh. Et euh, un grand pour... moment. Ouais, et pour parler de David Mock, que, voilà, c'est un petit jeune qui se lance, ça fait aussi comme ce qui était là il ya le 18 novembre à notre balle avec le couple de Johnny Vosier. J'ai beaucoup de retours, mais des positifs, retours des bons retours de, retours de ces gens-là. Et d'ailleurs, on, on les on les rappellera, hein, pour euh, vu que les gens ont aimé, ont apprécié. Donc, toi vois, c'est des genres de gens qu'on fait connaître aussi, en même temps, on fait connaître. Ah, c'est bon, ça, c'est ça, Radio arc en On savait déjà qu'on ah, s'est d'avance, on se renseigne. Bien, comme, bien euh, sûr. Oui, on et va sur les scènes voir comment ils sont. C'était la première fois, ces gens-là. Tout à fait. Et on savait ils étaient... A... Euh, on, a on, a Paris, donc, oui, on a été on a été testé sur Paris tout le monde comme comme tout et tout David, comme David je pense que surtout Christine a, a déjà dû l'écouter Tout t'as fait donc, et, euh. et je vous conseille donc vous allez sur la page officielle David Moka euh, et David Moka effectivement le mix du chantier vous allez voir ce que c'est à tous vos, les auditeurs donc au ouais, euh, live c'est autre chose hein. ah ben oui au beau y là là le voir au platine comme on l'a vu euh, donc à notre notre chez notre partenaire des 10 ans effectivement on aura encore mieux parce que là il aura une scène à lui avec du son professionnel et il sera sur notre scène de radio arc en ciel donc le 3 février 3 février 2024 l'année voilà tut' fait techniquement aussi quand il y a un chanteur avec des musiciens on peut pas remettre un orchestre derrière pour le bal c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué pour installer le matériel tout ça là il y aura pas de temps de mort donc donc' penchaîner Voilà. Non, je pense que ça il va ça va être un beau spectacle. Tout et, tout comme, fait. et comme je vous dis, voilà, j'ai Amar, voilà, c'est quand même aujourd'hui, euh, je peux vous dire c'est voilà, c'est quand même un un monde de un de de de grand, on va dire euh, voilà, alors, les deux premiers artistes de 2024, c'est Le tapé fort hein, du Arc-en-ciel. Voilà. <rire> si <rire> on peut, le, on peut le lire au mois d'avril ça sera au Georges Frey au Georges Frey avec, avec ses avril. musiciens aussi hein. tout à fait et c'est pareil il viendra avec sa bande aussi donc euh, voilà donc pour vous dire que voilà l'année la euh, Radeur Canciel commence bien l'année par contre c'est aussi à vous de nous aider d'être présent justement dans nos événements Donc, tout à fait et là les places pas comme je vous dis bah ça la avait... prévente de la prévente pré effectivement n'hésitez pas donc euh, ce week-end je mettrai en place sur les réseaux sociaux il euh, y a un qr code de with event qui va se mettre en place ainsi que tout, toutes les informations hein. Je, je, vais, je vais créer l'événement et effectivement la prévente est à 15 euros Tous les jours, sur Radio Arc-en-Ciel, donc tous les jours, aux horaires d'ouverture du bureau, de de 9h à 12h et de 14h à 17h, Annabelle est présente, donc vous pouvez venir effectivement acheter vos billets. Oh, Annabelle, c'est notre secrétaire. Tout à fait. Annabelle est là, présente, et donc elle peut vous vendre des billets en pré-vente, et le sur place, ça sera... Oh donc ça euh, voilà ça donc, euh, de voilà voilà se déplacer au Dali sur les réseaux à acheter euh, des, des sites qui euh... ah, tout à fait oui c'est un site sécurisé que vous pouvez effectivement faire confiance et euh... donc Mais... ce weekend je vous mettrai ça en place Et ce qu'on pas confiance justement sur internet pas pourquoi pas se déplacer venir à notre euh, au studio ah, on les gens ils habitent bien Alors bien sûr ceux qui habitent loin je comprends un pas ça là des places des gens qui achètent des places hein, de très loin euh, qui... de très loin ah, ouais, là, là en ce moment on a Suisse et Luxembourg effectivement qui ouais. vont être sur Place. Moi je disais Lyon mais tu vois même Luxembourg des gens de Luxembourg qui viennent. Euh, bah, on a répondu à, à, à la demande là cet après-midi Annabelle a fait nécessaire et effectivement euh, ce qu'on qu vous conseille aussi c'est de venir dans nos émissions euh, là où il y a les membres du conseil d'administration pas, pas, pas, pas, pas chez tous les animateurs C'est pas tout à fait facile C'est ce que j'allais euh, dire. Bon, il y a à part toi le dimanche et le vendredi. Et le samedi matin. Et le samedi, même dimanche, je sais pas si... Même je... le dimanche, ce pas voilà. évident. Non. Donc, venez le samedi matin, mais appelez quand même avant. après quand bon, même. Le samedi matin Non, mais dis donc, euh... ça peut venir aussi chez toi Non, non mais j'ai dit le, samedi samedi le vendredi, Non, mais le sinon, matin, là, des dimanche. fois, tu n'es pas <rire> toujours là. Je veux pas... <rire> non, mais sinon, voilà, en, en semaine, et puis voilà, le vendredi, fait. vous voyez, on est là jusqu'à 19h, 19h30, il mm n'y -mm. a pas de problème. Donc voilà, il est quand même 19h05, il va peut-être falloir que, que, que qu il est... Albino, il est là. donc il m'a dit je serai en retard, c'est pour ça que j'ai profité un petit ah, peu. Profité, voilà. Donc là on va bon, en coup... tout cas merci oui. moi je vous dis je vous laisse vous puis, au revoir. il y a aussi. les fêtes qui se préparent pour fait. nos auditeurs aussi hein. Voilà. Oui, oui. ceux qui partent en vacances parce qu'il y en a déjà qui vont partir au pays Mais pas, attention ceux qui partent ils peuvent nous écouter sur le site internet hein. même oui. là-bas au Portugal hein. donc c'est pas une excuse pour <rire> pas nous écouter hein. donc voilà. et d'ailleurs ça c'est sur le site c'est wwwradio arc Ils tout peuvent tout nous écouter et puis bon voyage et bon et voyage et qui passe des bonnes fêtes voilà la semaine prochaine ils vont commencer à partir donc là vous retrouverez bah, Christine vous leur retrouver demain matin tout à fait un de 9h à 12h pour tout gar le coup et vous retrouverz Lionel le dimanche matin de 10h, 12h30. Eh oui, c est c est ça. Ça. Et là, juste après moi, on va retrouver Aline Bino avec son émission Mavrica. Et le samedi, le dimanche, il y a plein d'émissions en portugais. Tout le temps. Donc tout là, on va, on va terminer. Merci Alors, à vous. A bientôt. Et la semaine aussi, hein, parce que sinon, ils vont être jaloux. C'est ce, du... ce que je dis tout le temps. Radio-Arcancelle a une, une très large euh, comment dire variété des programmes euh, et, et qui est très diverse et variée et ce qui fait la, la, la richesse de Radio Arconfiel c'est que tous les jours on peut tourner ce petit bouton et ça marche jour et nuit. Tout à fait. Radio Arconfiel c'est 24 heures sur 24 presque on va dire ça et 7 jours sur 7. C'est ça. Donc ça merci, merci d'être venu. Je vous dis bah on est vous vendredi prochain pourquoi pas refaire une petite émission comme ça parce qu'on sera à la veille de Noël hein. On sera à pratiquement à deux jours de Noël. Donc moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la maison. Tu nous as acheté notre cadeau Oui, oui. tu emmènes notre quand je cadeau. Quand j'ai le bien. mien, dès que je vois le mien, je pense au vôtre. D'accord. Alors, alors on va faire comme ça. Vendredi prochain, on emmènes ton cadeau et ouais. toi tu nous emmènes le nôtre. D'accord, on va faire allez, comme ça. Allez, vous savez entendre les le éditeurs pour que j'achète en fonction de non, ce que non, vous me demandez. Ah non, non, alors, non, bah alors euh, et je vais pas dire ce que je vais acheter quand même. Ah oui, ouais mais bon, moi je marche comme ça un petit truc, donne un petit truc Alors c'est tu sais ce que c'est secret Santa Hein Secret de Santa, tu sais Elle ce que c'est C'est quoi ça Secret Santa, c'est un, un, un cadeau mystère qu'on offre donc tu ne sais pas ce que tu offres mais tu restes tout même content par le, le contenu de ton tu cadeau Tu moi même si je me donne pas de cadeau je suis toujours content <rire> même si on me donne pas de cadeau alors, toi. donc en tout cas, bah, merci d'être passé merci d'être venu dans l'émission et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain ainsi aussi à, à nos auditeurs. Donc, je leur donne rendez-vous prochain à la même heure, de 17h à 19h. Et on va terminer avec une chanson, une nouvelle chanson d'Ajou par Marlène. Et je sais pas si c'est une nouvelle en tout cas, mais c'est une chanson de Noël Maison Natal. Donc, on écoute Routemain Marlène. Ciao, zingue, bon Ciao, Zinni, au revoir. a jurar-me final el teu